Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Gandiro. Nous sommes le 6 août 2021. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la commission Vérité et Réconciliation révèle que des Burundais ont dû mentir sur leur nationalité afin d'échapper à la persécution pendant la crise de 1972. Pierre Claverne d'Aïcharié a donné une conférence de presse sur les témoignages en cours à de Bujumbura. Et le ministre en charge des infrastructures rassure que les travaux de réhabilitation du campus Kiriri commencent bientôt. Vous l'entendrez. Lancement officiel ce vendredi de la quatrième édition des activités du Salon industriel. La certification de produits et le manque de devises restent les grands défis qui hantent le secteur industriel au Burundi. Et en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé, jeudi 5 août, dans la soirée, un remaniement en profondeur de son gouvernement avec une dizaine de changements à la tête du ministère pour répondre, entre autres, aux émeutes qui ont touché le pays en juillet. Voilà pour le sommaire. Écoutez la différence. Les travaux d'extension de 37 centres de santé communaux prioritaires pour la prise en charge de la Covid-19 atteignent 90% de réalisation. Annonce faite ce jeudi par le ministre en charge des infrastructures lors de la présentation des réalisations annuelles du dit ministère. Déogracias Sensangani-Yumnami affirme en outre que les travaux de réhabilitation des infrastructures publiques vétustes comme le campus Kiriri vont bientôt commencer. Suivez-le au micro de Jean dodieu Irakodzi. Et une autre grande activité et qui nous a pris beaucoup de temps cette année, beaucoup d'énergie. Il s'agit du projet de construction du centre d'apprentissage multisectoriel sectoriel en faveur des communautés regroupées en coopérative de production à Roussi, commune Chombo dans la province de Carousse. Ces travaux avancent aujourd'hui jusqu'à 70%. Il s'agit du centre qui compte 22 blocs, dont 8 en étage, à deux niveaux et 14 blocs à un seul niveau, avec une capacité d'accueil de 1080 apprenants en interne. Concernant les travaux d'extension des centres de santé communaux pour la prise en charge du COVID, les travaux sont à 90%. Les problèmes au niveau de l'Université du Burundi, comme quoi il y a des bâtiments qui ont été fermés par les revêtistes et tout comme On a aussi évoqué la question de l'ITES des bâtiments qui sont aussi menacés. Je vous dirais qu'à son niveau et à l'heure actuelle, tout ce qui est infrastructure se trouve au sein de notre ministère. Avant qu'il y ait création de ce ministère, chaque ministère avait une ligne budgétaire de réhabilitation, de construction. Ces lignes budgétaires existent encore dans la loi budgétaire d'aujourd'hui, ce qui est très bon. Mais l'expertise Et dans notre ministère. Il suffit de nous asseoir ensemble, nos techniciens s'assoient ensemble et voir ce qu'il faut et pouvoir et donc oh, estimer les besoins, estimer les coûts nécessaires de réhabilitation, de construction et ces activités seront exécutées, seront réalisées. Les lignes budgétaires sont là, mais ce ministère maintenant n'a plus le droit d'offrir et des marchés de recrutement des autres entreprises. Nous avons une entreprise à l'heure actuelle, qui est le Bois, une entreprise de construction nationale qui doit exécuter mmh. tous les chantiers en cette matière. C'était Déo Gracia Sinsanganiouna, le ministre en charge des infrastructures. La certification de produits et le manque de devises sont certains défis qui hantent le secteur industriel au Burundi. Lors du lancement officiel de la quatrième édition des activités du salon industriel, le président de l'association des industriels burundais a affirmé que la quantité d'huile, de palme que le Burundi produit est insuffisante, ce qui cause sa cherté sur le marché. Mais Olivier Sougourou promet, promet que ce problème trouvera une solution avec ce mois d'août. Le manque de devises, c'est toujours un défi qui est d'actualité. Il y aurait l'équilibre macroéconomique pour accompagner, soutenir ces exportations et ce que je peux aussi vous donner comme une information, il y a eu un diagnostic des projets qui seront financés par des appuis des partenaires, notamment le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale et ces projets qui seront financés vont faire en sorte que aussi ça influence cet équilibre macroéconomique et qui vont faire en sorte que ces problèmes liés aux devises vont trouver une solution. Et vous le savez que les produits sont certifiés par l'OBBN l'OBBN à un certain moment n'avait pas assez de moyens pour la certification. Mais aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement, surtout l'appui en matière de laboratoire, nous sommes confiants que ce problème va trouver une solution puisque c'est avec ce service au BBN qui va faire en sorte que nous puissions exporter nos produits sur le marché de l'EAC et surtout à ce moment où nous avons le, le rendez-vous où nous devons répondre au nouveau marché qui va s'ouvrir le marché sur le continent africain avec les Elkaf. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a eu la hausse, la flambée des prix, surtout de certaines des premières nécessités, c'est notamment celui de palme et il y a l'huile de coton, il y a le ciment et j'en passe. Alors cette situation a été occasionnée par euh, la hausse des prix sur le marché mondial. L'huile de Palme qui est cotée en bourse, hein, qui coûtait l'année passée, 900 dollars la tonne, est arrivée à peu près à 1150 dollars la tonne. Alors ce que je peux vous rassurer, c'est que c'est vrai que nous ne produisons pas assez de quantité dans nos pays. On doit recourir toujours aux importations dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Mais avec le mois d'octobre, avec les premiers pluies, il y aura la campagne du secteur Pamicole et ça va faire en sorte que les prix vont chuter sur le marché. Il est 13h, une minute à Bujumbura et sur Isanganiro. Certains Burundais, surtout de la zone de Bouyensi, à mairie de Bujumbura, ont dû renoncer à leur nationalité pour échapper à leur persécution imminente pendant la crise de 1972. Cette révélation a été faite par le président de la commission Vérité et Réconciliation, qui cite les témoignages des victimes de cette crise. Les enquêtes en cours dans la ville de Bujumura montrent que cette crise a aussi touché les Burundais de l'ethnie Tutsi qui ont voulu protéger leurs amis Hutus, comme l'a dit Pierre Claverne d'Aïcharié, lors d'une conférence de presse de ce jeudi. Les détails avec notre confrère Aubin Nyonguru. Lors de cette crise de 1972, qui a fait plusieurs victimes de Burundais de l'ethnie Hutus, Le président de la commission Vérité et Réconciliation a fait savoir que les témoignages déjà recueillis montrent qu'il y a aussi des Tutsis qui ont été ciblés. Il y a eu des cas de Batutsi qui ont tenté de s'interposer en faveur des innocents et qui ont été tués par leurs confrères Batutsi. Un cas rare d'une famille d'Obuhonga qui a pu organiser le deuil alors que dans le reste du pays cela a été interdit. Dans les enquêtes en cours sur les fosses communes datant de cette crise, en mairie de Bujumbura, Pierre Claver d'Aïtcharié indique que le témoignage révèle que, lors de ces tueries, les militaires avançaient. La raison de recherche des rebelles congolais ouzaïrois d'alors, dit Maïmoulele, certains Burundais ont dû déclarer qu'ils ne l'étaient pas pour pouvoir s'échapper. Les militaires disaient qu'ils étaient à la recherche des insurgés Maï Moulele, venu aider les Bahutou à faire la guerre au Burundi. En couvre-feu et des barrages sur les routes ont favorisé les arrestations des victimes qui auraient tenté de fuir. De nombreux citoyens innocents ont été arrêtés sur base des listes préétablies. À Bouyenzi, en notre témoignage, plusieurs Bahutou Ont dû changer de nationalité en disant qu'ils étaient Congolais, Zahirois à l'époque, dans le but d'échapper aux rafles. Pendant cette crise de 1972, il avait été interdit de passer d'une commune à une autre sans se munir et d'en laisser passer, documents qui étaient délivrés par les administratifs. Les batois des communes Bouhiga et Bouguindana, respectivement des provinces Caroussi et Gitega, se sont comportés différemment pendant les différentes crises qui ont endeuillé le Burundi. Certains suivaient les assassins et les pilleurs, tandis que d'autres trouvaient refuge chez les Hutu et les Tutsi. Ils demandaient une place considérable dans la recherche de la vérité et la réconciliation. Au sein de l'organisation des batois Uniprobal, on trouve que la commission Vérité et Réconciliation devrait chercher aussi les témoignages des batois. Elinibel Nibigila les a rencontrés. Les témoignages de ces batois montrent que les différentes crises qu'a traversé le Burundi ont été vécues différemment par la communauté des Autochtones. Severin Marukinamo de la colline Némurire, en commune de Bougendana, se rappelle de la disparition de son patron en 1972. Mon maître était docteur, mais un hutu. Dès son retour de travail à Kenzel, on a assisté à son enlèvement alors qu'ils se reposaient. Ils l'ont amené, ils étaient embarqués par les administratifs de l'époque. Pankas Djuma et le voisin de Severin. il affirme que les Batois ont été touchés par la tragédie du passé. S'il arrivait qu'ils fuyaient, ils étaient accueillis par toutes les ethnies. Nous nous réfugions chez les Tutsi, chez les Hutus, on allait partout, on allait partout. Il y a là où on passait et moi, et on se rendait ailleurs. Mais partout, on trouvait On était parmi les concitoyens, les Tutsis, les Burundais. Personne ne se méfiait de nous. On a perdu beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup d'étudiants batois qui sont morts pendant cette crise. Quant à Mathieu Sinzotouma, de la colline Shanga, en commune de également vieux, témoigne que les batois fuyaient. Lorsqu'ils entendaient d'autres fuir. Quand on a vu ces tueries, on ne s'est pas emporté d'après ce qu'on a vu en 1993 avec les tueries entre les Hutus et les tutsis, Il est arrivé un moment où nous avons fui comme les autres le faisaient. ça génère trouve qu'il faut éviter l'exclusion pour la bonne marche du travail, de recherche de la vérité et réconciliation. Il faut qu'il y ait des institutions bien structurées, non discriminatoires et qui comportent toutes les instances à partir de la colline jusqu'à la commune. Oui, commune. Au sein de l'association Unisonnou pour la protection des Batois, son président, Emmanuel Nengo, explique que les Batois ne sont pas ouverts sur ce sujet, raison pour laquelle la Sévère devrait les rencontrer dans leur communauté. Au niveau de la communauté Batois, ils ne sont pas encore ouverts, et surtout à cause de la situation dans laquelle ils vivent. Cela fait qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller témoigner car ils ne voient pas dans le futur ce que va générer ces témoignages. Et il fallait que la Commission Vérité et Réconciliation aille plus loin et les approcher là où ils vivent. Mais quand on dit la Commission Vérité et Réconciliation, elle rappelle que les Batois sont représentés au sein de la Sever. D'autres détails, c'est dans nos éditions de ce samedi. Merci Elinibel Nibigirat. 13h07 à Bujumbura. Parlons maintenant d'infrastructures. Certains habitants des quartiers de la périphérie de la ville de Bujumbura disent que les coupures instantanées de l'électricité perturbent leurs activités et endommagent leurs appareils. Le directeur général de la régie des eaux indique qu'ils sont au courant de cette situation et pour pallier ce problème, ils envisagent plusieurs voies de sortie, dont le rapprochement des transformateurs à la population. Arthur Kawabuchi, reportage. Selon les habitants des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura, les coupures incessantes de courants électriques perturbent leurs activités. Celui-ci habite le quartier Gahae. Ça nous cause des problèmes. Du moment qu'il y en a, ceux qui ont des moulets, des frigos contenant des salons de coiffure, quand il y a coupure, c'est comme si la vie s'arrête. Major Manigomba Jean Albert, directeur général de la régie des eaux, explique ici la cause de ce phénomène. J'ai récemment sorti une note suspendant l'enregistrement de nouveaux abonnés dans les quartiers périphériques de la mairie car l'électricité condonnée ne respectait pas les normes standards. Ce n'était pas bien dimensionné et il y avait beaucoup de chutes de tension étant donné que les transformateurs étaient éloignés alors que la ville s'agrandissait ce responsable fait savoir que pour parer à ce problème ils vont approcher les transformateurs à la population on a alors pris la décision d'approcher la moyenne tension en à d'autres transformateurs près de la population afin de diminuer les charges qui étaient sur ces anciens transformateurs pour que la population puisse de nouveau avoir du courant en quantité suffisante mais qu'ils Par les équipements de la régie des eaux et c'est de la population. Ces opérations en cours dans les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura sont prévues de s'achever à la fin du mois de septembre. Du sport et les jeux, les jeux paralympiques. Trois athlètes en situation de handicap, dont un homme et deux filles, et parmi lesquelles une est malvoyante, vont représenter le Burundi aux Jeux paralympiques de Tokyo prévus vers la fin de ce mois d'août. Au moment où l'entraîneur de cette équipe indique qu'ils viennent de passer un mois d'entraînement, les athlètes restent confiants quant à leur performance à cette compétition internationale. On écoute cet entraîneur, Omer Haïmane. Nous avons trois athlètes burundais qui vont participer, dont un homme et trois filles. On va partir à partir du 17 août. La première compétition pour nos athlètes s'est prévue le 28 août, le matin, et une autre fille va participer à la même date, le 28 août, le soir. Les attentes, d'abord, la motivation pour nos athlètes, surtout les deux filles qui, pour elles, c'est la première fois qu'elles participent dans les Jeux internationaux. Dans les Jeux paralympiques, c'est grand chose, c'est une grande victoire pour nos athlètes burundais, surtout le monde féminin porté d'handicap. Donc c'est un grand avantage pour nos athlètes en situation de handicap parce que les restes, ils vont quand même travailler avec volonté, avec courage parce qu'ils voient que les portes sont ouvertes. Encore plus, les médailles. Donc quand on va en compétition, on compte la victoire. Actualité internationale. Au moins 40 personnes sont mortes dans trois accidents de la route entre mercredi et jeudi matin dans trois différentes régions du Cameroun. De nombreux blessés sont à déplorer, le bilan pouvant s'alourdir. Tous ces accidents de la route impliquent des bus de voyageurs et sont relativement fréquents et meurtriers au Cameroun. Fin janvier, par exemple, au moins 53 personnes avaient été tuées dans la collision entre un car et une camionnette transportant du carburant dans l'Ouest. Fin décembre, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, avaient péri dans un autre accident.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 Il est remplacé par l'actuelle présidente du Parlement. Le ministère dédié à la sécurité nationale qui a été fortement critiqué pour son manque d'action lors des pillages est désormais directement rattaché à la présidence pour davantage de contrôle. Le gouvernement sud-africain est depuis sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper et réagir à temps. Ce remaniement veut donc une première réponse. Il est 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal là. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle quelques titres avant de nous séparer. Le président de la commission Vérité et Réconciliation révèle que des Burundais ont dû mentir sur leur nationalité afin d'échapper à la persécution pendant la crise de 1972. Pierre Claver d'Aïtarié a donné une conférence de presse sur les témoignages en cours en mairie Bujumbura. Et le ministre en charge des infrastructures assure que les travaux de réhabilitation du campus Kiriri commencent bientôt. Le Lancement officiel ce vendredi de la quatrième édition des activités du salon industriel, la certification de produits et le manque de devises restant les grands défis qui entrent ce secteur au Burundi. Et en Afrique du Sud, vous venez de le suivre, le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce jeudi soir dans le, euh, un remaniement, un remaniement à profondeur de son gouvernement avec une dizaine de changements à la tête de militaires. Et c'est pour répondre, entre autres, aux émeutes qui ont touché le pays au mois de juillet. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui a été mis en ordre par Eli Go, Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean-Bosco a Passez un très bon après-midi. Thank <music> you.